Unité 0. Leçon 2, exercice 6. Écoutez. Distinguez les voyelles nasales. A. Restaurant. B. Champs-Élysées. C. Bonjour. D. Saint-Tropez. E. Rendez-vous. F. Montmartre. G. Un artiste.